Nous sommes dimanche le 20 juin 2021. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'édition de la mi-journée du journal en langue française dont voici les grandes articulations. L'année 2020 a enregistré plus de 82 millions de réfugiés dans le monde, selon un communiqué du Haut-Commissariat des réfugiés ACR. Sorti ce samedi 19 juin 2021, ce dernier appelle les dirigeants du monde à consentir plus d'efforts pour réduire le nombre de réfugiés. C'est au moment où le monde célèbre chaque 20 juin la journée des réfugiés. Plainte des propriétaires des parcelles où est érigé le barrage hydroélectrique sur la rivière Kilassa, comme quoi l'indemnité leur accordée ne permet pas d'acquérir une autre parcelle. Il réclame l'intervention du président de la République en personne. Dans la chronique nutrition de ce dimanche, nous vous présentons les vertus de l'arachide avec Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste. Voilà pour l'essentiel de ce journal. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. À la présentation, vous êtes avec Armer Moutori. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour, bref sécuritaire pour commencer. Une personne a été blessée hier suite à une grenade qu'elle tentait de lancer sur la colline Newarwondo en zone Gatumba de la commune Mutimboudzi, province Bujumbura. Selon des informations fournies par la police, cette personne était en possession de cinq grenades. Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère ayant en charge de la sécurité, précise en outre que des enquêtes sont en cours pour identifier cet individu nouveau visage dans cette localité. Les indemnités telles que calculées par la société Kirasa Energy, destinées à ceux dont les parcelles sont concernées par l'aménagement de la centrale hydroélectrique sur la rivière Kirasa, ne tiennent pas compte des réalités du moment. Certains habitants de la colline Gabaniro. qui le disent, affirment qu'il s'agit des indemnisations qui ne leur permettraient pas d'acquérir d'autres parcelles. Ces habitants disent avoir sollicité sans succès l'intervention de l'administration et des élus du peuple. Et il voudrait l'intervention directe du président de la République en personne, Jean-Pierre Missago. Certains des habitants de Cabaniro disent avoir accepté de toulouse, signer toulouse, sur toulouse, le contrat d'indemnisation malgré eux, toulouse, suite à des actes d'intimidation, comme le dit Jérôme l'un d'eux. De son côté, Gaudefoua est parmi ceux qui ont carrément refusé les indemnités leur proposées, estimant qu'il s'agit d'une offre qui ne leur permettrait pas de se procurer d'autres parcelles. D'autres encore disent qu'il n'y a jamais eu de consensus avec Kirasa Energy qui veut aménager sur la rivière de Kirasa une centrale hydroélectrique du flou On va plane le toujours le sur, le sur le la le question le de savoir si Kirasa Energy est une société le privée le ou publique chez d'autres. Ceux qui ont été mandatés par Kirasa Energy pour faire signer les termes d'indemnisation pour ceux qui l'acceptent rencontrés à Mutumba en commune Kabézi déclarent qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur ce sujet. Ces habitants qui disent avoir si en vain l'intervention de l'administration la et de les élus voudrait cette fois ci l'intervention de la présidence de la république Consolateur Nitunga gouverneur de la province de Rumonge dit que ces lamentations de la population sont fondées mais que ces indemnités sont calculées à partir de la loi en vigueur le gouverneur de Rumonge et certains habitants de Gabaniro interrogés trouvent plus que nécessaire la révision de la loi Régisant les indemnités au Burundi. Jean-Pierre Misago, depuis Gabaniro, en commune de Mouhouta, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Misaago. les pêcheurs exerçant leurs activités de pêche sur le lac Gweru de la commune Oussoni, en province Kirundo sont appelés à utiliser des outils conventionnels de pêche. Dismas Saviman, administrateur de la commune Oussoni, dit que des outils de pêche interdits, notamment les moustiquaires, ont été saisis dans l'optique de combattre la pêche illégale dans cette localité. De Kirundo passant à Kayanza, où exercer une activité génératrice de revenus chez une femme est l'une des raisons de la considération de la femme par son mari. C'est ce qu'affirment certaines femmes entrepreneurs de la commune Gahombo en province Kayanza, exerçant le petit commerce de différentes cultures vivrières. L'administrateur communal de Gahombo apprécie positivement l'initiative d'autodéveloppement de ces femmes. Minani Abdallah, conseiller de l'administrateur en charge du développement, fait savoir que les, leurs activités commerciales contribuent aussi à l'augmentation des recettes communales à travers les impôts et taxes payés. Patrick Nsengioum va depuis Kayanza. Certaines de ces femmes entrepreneures de la commune Gahombo avec lesquelles nous sommes entretenus, notamment Bhatia et Atungimana Fidia, qui sont d'ailleurs des oeclurés et d'autres femmes en matière du développement de la femme en cette localité, ont indiqué que l'idée d'entreprendre à travers les activités commerciales a jailli en 2000, après la formation sur l'entrepreneuriat qu'elles ont subie de la part des organisations en charge de la promotion du développement de la femme rurale. Ainsi nous ont-elles témoigné, elles s'étaient regroupées dans des associations d'épargne et de crédit, et les pouvaient contracter d'un crédit, ce qui leur avait permis de commencer les activités commerciales de différentes cultures vivrielles, comme la patate douce, les légumes et la banane et ainsi de suite. D'après ces femmes entrepreneures d'Ogarombo, de 80% des femmes de cette localité ne dépendent plus en tout de leur mari, mais plutôt contribuent énormément au développement de leur ménage. Les propos qui sont d'ailleurs confirmés par Minan Abdallah, conseiller technique de l'administrateur à Garombo en charge du développement. Pourtant, ces mêmes femmes entrepreneures nous ont fait savoir qu'il y a encore un petit nombre de femmes qui se déconsidèrent et ne se joignent pas aux autres pour cheminer ensemble vers un développement durable de la femme. D'autres ont-elles ajouté, sont freinées par leurs conjoints qui ont encore des anciennes croyances selon lesquelles une femme développée économiquement, c'est réveillement ou impulsive en famille. Justine Komezadoussave, conseillère économique et du gouverneur à Kayanza, tranquillise ces femmes que toutes les barrières qui freinaient le développement de la femme ces dernières années, c'est bientôt Tout est brisé depuis Kayanza. Patrick Senghi va pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. Senghi, on va à 13h passées de 3 minutes. Euh, passons à une courte pause et puis la, euh, la suite. la radio de l'avenir. Plus de 82 millions de personnes dans le monde ont fui leur pays en 2020, selon le communiqué de presse du Haut-Commissariat des réfugiés sorti ce samedi 19 juin, selon toujours ce communiqué à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés tous les 20 juin. L'année 2020 représente la neuvième année de hausse consécutive du, du nombre de déplacés euh, forcés dans le monde. L'OACR exhorte les dirigeants mondiaux à agir pour inverser la tendance. Plus de détails avec Ornella Mucho le nombre de personnes fuyant les violations des droits humains, près de 82,4 millions de personnes en 2020, malgré la pandémie de la COVID-19, selon le tout dernier rapport annuel du HCR publié ce samedi à Genève. Cela représente une augmentation supplémentaire de 4 Par rapport au chiffre de l'an 2019, ces chiffres montrent que malgré la pandémie et les appels à incesser le feu mondial, les conflits continuaient de chasser les personnes. Les jeunes filles et garçons de moins de 18 ans représentent 42% de toutes les personnes déracinées. Selon les dernières estimations du HCR, près d'un de million d'enfants sont nés en tant que réfugiés entre 2018 et 2020. Selon le représentant d'ACR Philippe Grandi, la tragédie de tant d'enfants nés en exil devrait être une raison suffisante pour faire beaucoup plus d'efforts pour prévenir et mettre fin au conflit et à la violence. Tandis que des personnes continuaient de fuir à travers les frontières, des millions d'autres personnes étaient déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Au cours de l'année 2020, plus de 3 millions de déplacés internes et seulement 251 000 réfugiés sont rentrés dans leur foyer, soit une baisse de 40% et de 21% respectivement par rapport à 2019. Selon Philippe Grandi, les solutions nécessite que les dirigeants à travers le monde entier et les personnes d'influence laissent de côté leurs différences et se concentrent plutôt sur la prévention et le règlement des conflits ainsi que le respect des droits humains. Durant le mois de mai 2021, Aucun cas enregistré suite à la mesure de prévention de risque de contamination du Covid-19 et fermeture des frontières dans le cadre de rapatriement volontaire des réfugiés burundais. Depuis septembre 2017, plus de 124 000 sont venus de la Tanzanie, plus de 27 000 du Rwanda, plus de 4 800 sont rentrés en provenance de la RDC, 1101 rapatriés en provenance du Kenya, 233 de l'Ouganda et 20 autres provenant de différents pays dont le Cameroun et le Sénégal. Merci Ornella Mucho. Les responsables de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, exhortent le Parlement de parrainer cette institution de protection et de promotion des droits de l'homme dans le pays. Ils expliquent que cela permettra à la Commission d'accomplir efficacement ses missions en toute indépendance. C'était lors de la clôture d'un atelier de plaidoirie organisé en province Karoussi par cette Commission à l'intention des sénateurs membres de la Commission des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Page, euh, page plutôt sportive. Les matchs retour du tournoi dédié au feu président Pierre Mourundiza sont prévus ce dimanche à 15h au stade d'Ingoma de la province Guitega. Flambeau du centre va accueillir Aigle Noir de Makamba. Lors du match-aller, Flambeau du centre a battu Aigle Noir 2 buts à 1. L'autre match sera euh, disputé au, sa, au stade Urukundodongozi où Moussangati FC va visiter Messager Ngozi. Euh, lors du match-aller, euh, Moussangati avait battu un but à 0, avait été battu un but à 0 par euh, Message Ngozi. Dans les compétitions européennes de la Coupe d'Euro, deux matchs sont au rendez-vous aujourd'hui à 18h. L'Italie va jouer avec le Pays de Galles et la sélection suisse va croiser le fer avec celle de la Turquie. Bref sécuritaire, les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie sont appelés à se protéger contre le Covid-19. Appel lancé par le général de brigade Onesfor Varandeleka, commandant du contingent burundais lorsqu'il visitait du 7 au 15 de mois dix bases du secteur 5 où opèrent les burundais. Cette autorité apprécie les activités de protection de la population somalienne contre les groupes armés Al-Shabaab. Selon un communiqué de l'unité d'information à la Missome, sorti ce 20 juin, il apprécie également les opérations conjointes avec l'armée somalienne, ce qui a permis de diminuer les attaques sur Mogadiscio, la capitale somalienne. Euh, chronique à présent, euh, euh, l'élément m'a dit que l'élément n'est pas encore euh, disponible. Passons à l'international. Actualité internationale. En actualité internationale en Ouganda, nouvelles restrictions face à la flambée des cas de Covid-19. Les déplacements en transport privé ou public sont désormais interdits partout dans le pays, à l'exception des véhicules touristiques et des travailleurs essentiels. Le couvre-feu débute à 19h au lieu de 21h précédemment. Les lieux de culte, les événements sportifs sont suspendus et ce pendant 42 jours. Les masques abandonnés, euh, les masques abandonnés et pendant plusieurs mois, quand le nombre de Covid-19 était plus, euh, bien plus faible, cachent de nouveau les visages. Le nombre des cas de Covid-19 s'est multiplié en quelques semaines dans le pays. Depuis le début du mois de juin, près de 20 000 cas ont été enregistrés. Euh, eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous donne rendez-vous à 18h pour l'autre journal du jour. D'ici là, portez-vous bien au micro. Vous étiez avec Armel Moutore et Eric Ouiman. assuré la mise en onde.